Moi, je Alors, je peut- pas tous les mots mais bon bilan aujourd'hui c'est rendre public et se faire connaître d'un public après trois ans de travail ensemble puisque je rappelle que la conférence et été avait eu lieu le 17 octobre 2011 et que c'est pratiquement trois ans après trois ans après que le on se montre en public, que la presse nous découvre, même si ici si, ou là on a pu faire un ou autre quelques déclarations. Et on a voulu exprimer, notre bien sûr, notre diversité d'abord politique, puisque la droite, le centre, la gauche, les Abersalés étaient présents aujourd'hui. Et on a voulu montrer aussi les points de convergence qui sont recueillis dans un petit document en trois ou quatre pages. Et donc c'est une affirmation de ce que nous souhaitons tous pour le gouvernement d'aujourd'hui, socialiste en France, bien sûr, il faut le gouvernement de demain, qu'il sera ce qu'il sera. Bien sûr que nous allons le pousser maintenant. Il est convenu que l'on se retrouve pour faire un bilan de cette soirée. Donc très rapidement, nous allons le retrouver. Mais entre-temps, les documents seront communiqués Nous avons ici parmi nous nous avions deux sénateurs, un sénateur et une sénatrice, ce sont des parlementaires et donc je dirais que ce document, il peut être dès demain à Paris. Sadostia? Sadostia? Adostua? Adostua non non, je crois non. que effectivement. La non non, on a on a effectivement posé les points les points qui concernaient euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, la libération des prisonniers, la reconnaissance de la des souffrances dans tous les camps. Et le besoin d'une réconciliation, puisque c'est un, un dossier qui a trop duré, pratiquement un demi-siècle. Et je ne vois pas comment, que lorsque cette, ce dossier a duré un demi-siècle, un gouvernement quel qu'il soit, et un État quel qu'il soit, français ou espagnol, puisse refuser de se mettre autour de la table.